Alors, on va on verra à la fin fi Bismillah rahman rahim On continue dans le chapitre intitulé Comment ôter l'impureté et exposer donc des choses impures. نقول رحمه الله ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم محرم أكله والسباع كلها نجسة وكذلك الميتات أو الميتات إلّا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد لأنها طاهرة قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا وقال وحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال رواه أحمد وابن ماجه وأما أرواف الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة ومني الآدم طاهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النطح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام روه أبو داود والنسائي وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح لقوله صلى الله عليه وسلم fi في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. Le cherches-tu ici? et fait également partie des choses impures. l'urine et le crottin de tout animal qu'il est interdit de manger. Et tous les carnassiers sont entièrement Impure, de même que les bêtes trouvées mortes, excepté la dépouille de l'être humain, et tout ce qui n'a pas de sang qui coule, ainsi que le poisson, Et le criquet, étant donné que tout cela est pur. L'exalté a dit Vous ont été interdits le cadavre, ou la plutôt la bête, donc trouvée morte, et le sang. Ainsi que tout ce qui a été mentionné par la suite dans le verset numéro 3 de sourate al-Ma'ida. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant n'est pas impur, qu'il soit vivant ou mort. Et il a également dit, sallallahu alayhi wa sallam, nous ont été rendus licites. Deux bêtes trouvées mortes et deux cents. Quant aux bêtes trouvées mortes, C'est le poisson et le criquet. Et quant aux deux sangs, ce sont le foie et la rate, rapportés par Ahmed et Ibn Majah. Donc ici, il faut comprendre par le sang euh, des organes, étant donné que ces organes-là donc sont euh, composés de sang. Le shir de continue en disant, Quant aux excréments et aux urines des animaux comestibles, ils sont purs. Et le sperme de l'être humain est pur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en effet le rinçait quand il était humide et le grattait lorsqu'il était sec. Quant à l'urine du petit garçon, qui ne se nourrit pas par appétit, il suffit de l'asperger d'eau. Étant donné que le prophète wasallam, a dit, l'urine de la petite fille doit être rincée et l'urine du petit garçon doit être aspergée rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i Et lorsque le corps de l'impureté a disparu de l'endroit entaché alors ce dernier devient pur. Et le fait que subsiste la couleur ou l'odeur ne nuit en rien. Étant donné que le prophète wa sallam, a dit à khawla concernant le sang des monstres, l'eau te suffit et les traces qui subsistent ne te nuisent pas. Donc ce sont là les propos de l'auteur, dans la fin de ce sous-chapitre concernant la manière d'ôter les impuretés et un exposé de certaines choses impures. Et on avait vu donc auparavant que parmi les choses impures qu'il avait mentionnées, Il y a donc l'urine et les excréments de l'être humain. Et il y a également le sang. Et il avait donc expliqué le fait que le sang en petite quantité n'est pas pris en compte ici. Et il a donc continué à mentionner des choses impures. Notamment donc l'urine. Et le crottin de tout animal dans la viande n'est pas comestible. Et parmi ceux qui appuient cela, il y a le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari d'après Ibn Mas'oud qui disait qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa lorsque ce dernier sallallahu alayhi wa est allé faire ses besoins et qu'il a dit à Ibn Mas'ud de lui ramener trois pierres. Et Il a trouvé deux pierres, il en a cherché une troisième qu'il n'a pas trouvée, il a donc pris à la place un crotin. Il est revenu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui présentant ce qu'il avait trouvé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre les deux pierres et de rejeter le crottin en disant cela est impur. Donc on retient de cela l'impureté du crotin. Quand on fait de préciser le crotin de tout animal dont la viande n'est pas comestible, on va voir plus loin, incha'Allah, Pourquoi cette précision Lorsque l'auteur va aborder le cas des animaux dans la viande est comestible. Également parmi ceux que l'auteur a mentionné, donc, les carnassiers. cyber, ce qui vise donc tout animal qui utilise ses dents pour chasser. Ce qu'on vise donc ici par cyber, donc carnassier, c'est tout animal qui utilise ses dents pour chasser. Et ce qui est visé ici, c'est ce qui est plus grand que le chat. C'est ce qui est plus grand que le chat. Et ce qui est visé ici, c'est aussi bien ce qui est terrestre que les volatiles. Tant que cela, donc, répond à ces critères-là, à savoir que ce soit un animal qui utilise ses dents pour chasser. Et qui est plus grand donc que le chat. L Imam Ahmed, Abu Daoud, Tirmidi tirmidhi et Al-Nasai ont rapporté d'après Ibn Umar, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été questionné à propos de l'eau et de ceux qui s'y rendent comme bêtes et autres carnassiers. Et le wa sallam a dit L'eau, quand elle arrive à deux kullas Donc, une kulla, c'est euh, Une quantité Donc, ici, le wa sallam a dit L'eau, quand elle arrive à deux kullas Elle n'est plus porteuse de souillure Elle n'est plus porteuse De souillure Et ce hadith, il a été considéré Comme étant authentique par le shiikh al-Albani Dans son livre Irwa al-Ghalil Et vous vous rappelez donc du livre Irwa al-ghalil dans lequel le cheikh rahimahoullahu ta'ala a étudié les hadiths et les athar présents dans le livre manar as-sabil <coughs> qui est un commentaire du livre dalil at-talib dans le fiqh selon le rite de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahoullahu ta'ala Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de cette eau donc, et du fait donc que des bêtes et autres carnassiers s'y rendent, l'eau, quand elle arrive à deux là n'est plus porteuse de souillure. Or, si ces animaux avaient été purs, ils n'auraient pas fixé de limite au fait que l'eau ne soit pas porteuse de souillure. Donc le fait que le Prophète alayhi wa sallam, il ait fixé une limite ici à savoir deux là Ça prouve l'impureté de ces animaux là. Car si tel n'était pas le cas, il n'aurait pas fixé donc de limite comme il l'a fait. Également parmi ce que l'auteur a mentionné, Rahimahullah, il y a les bêtes trouvées mortes. Étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, comme le shir l'a mentionné lui-même, et on avait vu donc au début que le shir, la plupart du temps, il lit euh, les questions qu'il aborde aux preuves qui les appuient. Et donc il a cité le verset de surat Al-Ma'ida « Hurrimat alaykum Waddam. Jusqu'à la fin du verset. Vous sont interdites la bête trouvée morte et le sang. Donc on voit ici que les bêtes trouvées mortes sont impures. Et suite à cela, donc l'auteur a cité quatre exceptions. Comme vous l'avez entendu, donc, la dépouille de l'être humain et ce qui n'a pas de sang qui coule, ainsi que le poisson et le criquet. Concernant donc la dépouille humaine, le cadavre humain, le shir lui-même a mentionné, la preuve qui appuie cela. Et c'est le hadith, le croyant n'est pas impur qu'il soit vivant ou mort. Alors, il faut savoir que ce hadith il a été rapporté par l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim d'après Abu Huraira. D'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sauf que la fin de cette parole n'est pas présente. ainsi donc que le Prophète alayhi wa sallam a dit dans ce qu'a rapporté El-Bukhari muslim d'après Abu Hurayra, le croyant n'est pas impur, sans préciser qu'il soit vivant ou mort. Par contre, Al-Bukhari l'a rapporté de manière suspendue, yani d'après Ibn Abbas, a, anhuma, que ce dernier a dit, le musulman n'est pas impur qu'il soit vivant ou mort. Et Ibn Hajar, taala, a fait mention de cette parole d'Ibn Abbas, en ramenant une chaîne de transmission ininterrompue dans Fath al-Bari. Le hadith à la base, donc ce qui est attribué ici à Ibn Abbas, ça a été mentionné par l'imam al-Bukhari dans son recueil authentique, de manière suspendue, de manière suspendue, c'est-à-dire qu'il il n'a pas mentionné tout le début de la chaîne de narration, c'est-à-dire depuis l'imam al-Bukhari jusqu'à Ibn Abbas, anhum, et Ibn Hajar comme il l'a fait, notamment dans Fath al-Bari, et également dans son livre, Ta'liq al-Ta'liq, Il a mentionné donc de manière ininterrompue la quasi totalité des chaînes de narration qui, à la base, avait été mentionnées de manière suspendue par l'auteur l'imam al Bukhari rahimahullah. Ce qu'on retient ici, donc, c'est que dans ce qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par al Bukhari Muslim d'après Abu Hure, le croyant n'est pas impur. Et cette parole-là, comme on la trouve ici, ça correspondrait plus à la parole d'Ibn Abbas, radiyallahu Anhuma. Également, il y a, parmi ceux qui ont été exemptés par le shir ici, ce qui n'a pas de sang qui coule. Alors ce qui est visé ici, qui n'a pas de sang qui coule, c'est-à-dire lorsqu'elles sont tuées, ou qu'elles sont coupées. Et c'est le cas, par exemple, des mouches et des moustiques. C'est également le cas des cafards, des scorpions, des coccinelles, donc des espèces de bestioles qui n'ont pas de sang, qui coulent si elles sont tuées, ou si par exemple elles sont écrasées ou là qu'elles sont coupées. il n'y aura pas de sang rouge qui va couler. Donc ça concerne par exemple les mouches, les moustiques, les cafards, scorpions, les coccinelles et ainsi de suite. Et la preuve qui appuie cela, c'est-à-dire le fait que tout cela donc est pur, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari d'après Abu Hurayra, D'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit lorsqu'une mouche tombe dans la boisson de l'un d'entre vous qu'il l'y plonge complètement qu'il l'y plonge complètement puis qu'il l'en retire car dans l'une de ses ailes réside le mal et dans l'autre la guérison. Donc le fait qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait incité à plonger complètement cette mouche dans cette boisson, prouve bien que cette mouche n'est pas impure. Car si tel était le cas, alors à ce moment-là, ce qu'il y a dans le récipient le serait devenu. Donc à partir de là, on se rend compte que la mouche et tout ce qui s'y apparente n'est pas impur. Également parmi ce que l'auteur a mentionné, Rahimahullah, il y a le poisson et le criquet. Et il a mentionné la preuve. Donc on a vu concernant ces quatre choses-là qu'il a mentionné, qu'il a mentionné la preuve pour trois d'entre elles à savoir donc la dépouille humaine et également le poisson et le criquet. Il n'avait pas mentionné donc la preuve concernant ceux qui n'ont pas de sang qui coule et la preuve c'est ce que vous venez d'entendre qui a été rapporté par Al-Bukhari d'après Abu Huraira an Donc le poisson et le criquet L'auteur a rapporté a mentionné plutôt que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Nous ont été en ici deux bêtes mortes et deux cents Quant aux deux bêtes mortes, ce sont le poisson et le criquet Et quant aux deux sangs, ce sont le foie et la rate rapportés par l'imam Ahmed et Ibn Majah Et Ce hadith il a été déclaré authentique par le Sheikh Al Albani dans son livre Silsilat al Ahadith As-Sahihah. Cependant, il a attribué à Ibn Omar. Donc dans le sens où ce serait Ibn Omar radhiyallahu anhu qui aurait dit cela et pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, ce type de parole a la valeur de ce qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Car en vérité, ce genre de parole-là ne peuvent pas émaner d'une simple opinion de la part d'un compagnon. C'est-à-dire que si un compagnon dit ce genre de choses-là, c'est que forcément il le tient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc en vérité, ça a la même valeur. En vérité, ça a la même valeur. Ce qui est attribué au prophète, on l'appelle le marfoua. Et ce qui est attribué aux compagnons, on l'appelle le maoukouf. Si ce n'est que certains récits attribués aux compagnons ont la valeur de ce qui est marfoua. Et ce sera donc appelé al-marfoua, al hukmi Après avoir mentionné ces quelques impuretés-là, l'auteur, rahimahouallahu ta'ala, et c'est là, donc, un cinquième point qu'on peut retenir de ce chapitre, il a mentionné certaines choses pures. Et la raison de cela, Alam, c'est qu'il est possible que certaines personnes considèrent ces choses-là comme étant impures. Et il était donc opportun de mentionner et d'exposer le fait qu'elles ne le sont pas et qu'elles sont bel et bien pures. Parmi ce qu'il a mentionné, ta il y a l'urine et les excréments des bêtes dont la viande est comestible. Donc à l'inverse de ce qu'on a mentionné précédemment. Quand on a vu que parmi les choses impures, il y a l'urine et les excréments de tout animal qu'il est interdit de manger. Et parmi ceux qui prouvent cela, il y a ce que al-Bukhari et muslim ont rapporté d'après Anas dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité des personnes venant de Urana Ils sont appelés donc El Uraniyun à se rendre auprès des chameaux destinés aux aumônes et de boire de leurs urines et du lait de leur chamelle. Donc le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les ait incités à boire de leurs urines prouve bien que ces urines-là sont pures car il ne leur a pas dit par la suite, par exemple, de se purifier ou de nettoyer les récipients, ce qui aurait prouvé que ces urines-là sont impures. Le fait qu'il n'ait pas dit cela, ça prouve bien donc que ces urines, elles restent donc hein, sur la base qui est la pureté. Également, parmi ceux qui appuient cela, il y a ce que rapporté l'imam musulmane, d'après Jabir ibn Samura comme permission faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans les enclos des bêtes. Or, comme vous le savez, les enclos des bêtes, il va forcément y être trouvé des traces d'urine et également des excréments. Et le fait que ces bêtes-là soient comestibles, et la cause que leurs urines et excréments soient purs. Également, parmi ce que l'auteur a mentionné, concernant les choses pures, il y a le sperme humain. En effet, l'auteur a dit, le sperme humain est pur car le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rinçait quand il était encore humide et le grattait s'il avait séché. Conformément à ce qu'ont rapporté al-Bukhari et muslim, d'après Aisha radhiallahu anha qui disait, il arrivait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rince le sperme puis qu'il sorte. puis qu'il sorte pour la prière, alors que je pouvais voir les traces du rinçage sur son habit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rinçait le sperme qu'il y avait sur ses habits, puis il sortait pour la prière. Et Aisha radiyallahu anha, il pouvait voir les traces du rinçage sur son habit. Donc ça, ça concerne la parole de l'auteur car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le rinçait quand il était encore humide Quant à la fin de sa parole, c'est appuyé par ce qu'a rapporté l'imam muslim rahimahullah ta'ala toujours d'après Aisha radhiyallahu anha Qui disait il arrivait que je le gratte, c'est-à-dire le sperme Que je le gratte avec mon ongle sur le vêtement du messager d'Allah Quand il avait séché Donc le, cette chose-là prouve bien que ce n'était pas impur, et que ce n'est pas impur. Car il n'est pas mentionné que par la suite, elle ait dû se nettoyer, se purifier de cette éventuelle impureté. Le fait qu'elle ne l'ait pas fait, ça prouve bien que le sperme humain est pur. Et le Sheikh Ibn al faymin rahimahou ta'ala, dans al-Sharh al-Mumti'a, il a mentionné également d'autres points qui appuient cela. Suite à cela, et c'est là un sixième point qu'on peut retenir de ce chapitre, l'auteur, rahimahou ta'ala, a mentionné une impureté Qui relève de l'impureté légère, étant donné qu'on avait vu que les impuretés sont de trois sortes prononcées, médiane et légère. Il en effet fait mention de l'urine du petit garçon qui ne mange pas par appétit, qui ne mange pas par appétit dans le sens où sa nourriture principale est le lait maternel et que s'il en vient à manger, ce n'est pas par appétit. Et l'auteur, il a mentionné le hadith dans lequel le professeur wasallam, dit « L'urine de la petite fille doit être rincée et l'urine du petit garçon doit être aspergée. » Et ce hadith, il a été rapporté donc par Abu Daoud et an Nasa'i comme l'a dit l'auteur. Mais il a également été rapporté par l'imam Tirmidhi dans son jami'a. Et il a affirmé qu'il est fiable... Hassan est authentique, Sahih. Il a également été rapporté par Ibn Majah et l'imam Ahmed. الله, d'après Ali, Ibn Abi Talib et d'autres parmi les compagnons du Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam et le Sheikh al-Albani l'a considéré comme étant authentique dans son livre Eroa. Al-Ranil. Donc ici, l'auteur a dit l'urine du petit garçon qui ne se nourrit pas par appétit. Donc l'urine, ça nous montre que excrément, les excréments ne sont pas concernés. Petit garçon. Donc ça nous montre que n'est pas concerné la petite fille, qui ne se nourrit pas par appétit, ça exclut donc le petit garçon qui se nourrirait justement par appétit et dont le lait maternel ne serait pas la nourriture principale. Une question se pose ici, quelle est la raison qui fait que la distinction soit faite entre l'urine de la petite fille et l'urine du petit garçon. Les ulama donc ils ont mentionné plusieurs raisons. Et ce qui en ressort, c'est que la sagesse qui réside dans cela, c'est que c'est un moyen de faire preuve de soumission vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens où il y a certaines choses dans la religion dont on ne connaît pas forcément la sagesse. Et ce sont là des moyens de mettre à l'épreuve les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala à savoir, est-ce qu'ils vont, malgré tout, se soumettre ou pas. Sachant que le croyant Il a la ferme conviction que tout ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala est forcément emprunt de science, de sagesse et de véracité. Et le croyant donc il se dit... Il y a forcément dans la religion, et dans les composantes de la religion, une sagesse, voire des sagesses. Et si jamais il n'arrive pas à comprendre où est la sagesse, alors sa croyance et sa foi le mènent à dire, il y a forcément une sagesse que je ne connais pas. Et on retrouve ce principe-là dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et muslim qui dit qu'une femme s'est présentée à Aïcha et lui a dit « T'as donc la femme touchée par le sang des menstrues à rattraper le jeûne et à ne pas rattraper la prière. » Aïcha lui a dit « Serais-tu une harouriya Et la femme de répondre, non, je veux juste savoir. Aïcha radhéallahu anha de lui répondre. Cela nous arrivait à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous était ordonné de rattraper le jeûne, Et il ne nous était pas ordonné de rattraper la prière. Donc c'est aussi simple que ça. Il nous était ordonné cela, et il ne nous était pas ordonné cela, sans forcément connaître la, la sagesse qu'il y a derrière. Septième point qu'on peut retenir ici, de ce passage, c'est qu'après avoir expliqué que ce qui est pris en compte dans le fait d'ôter l'impureté, c'est qu'elle disparaisse, Comme on l'a vu, donc au tout début de ce sous-chapitre, sans restriction de nombre concernant le lavage, excepté concernant le chien, l'auteur insiste ici sur ce point en disant qu'une fois l'impureté disparue, le restant de couleur ou d'odeur ne nuit pas. Vous remarquez que l'auteur, il a dit à la fin de ce sous-chapitre. Wa تهور المحل إلى بدي و تدبو و يكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل Et il a cité donc le hadith de Khaoula concernant le sang des menstrues. Et ce hadith il est rapporté par l'imam Ahmed ainsi que par l'imam Abu Daoud. D'après Abu Hurayra qui rapporte que Khaoula bint Yasar s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam je n'ai qu'un seul vêtement. Et j'en suis donc vêtu lorsque je suis en période de menstrues. Comment dois-je faire Il lui a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, Lorsque tu es purifié, Nettoie-le et prie avec. Et elle de dire, Et si ces traces ne sont pas parties Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit, L'eau te suffit et ces traces ne te nuisent pas. Donc à partir de là, l'auteur, il a affirmé que lorsque le corps de l'impureté disparaît, alors l'endroit qui a été entaché devient pur. Et ni le restant de couleur, ni le restant d'odeur ne nuisent dans cela. Ce hadith, donc le hadith rapporté par l'imam Ahmed, Et l'imam Abu Daoud. d'après Abu Hurayra, il a été déclaré authentique par le Shir al-Albani dans son livre al irwa Il se trouve que dans la chaîne de transmission de ce hadith, il y a Abdullah ibn Lahia. Et il est connu que Abdullah ibn Lahia C'était mélangé dans ses narrations, dans le sens où à la base il était digne de confiance, mais que comme le mentionne l'érudit Ibn Hajar, Abdullah Ibn Lahiya s'est mélangé suite à la perte de ses livres qui est due à un incendie. Donc il a été victime d'un incendie, rahimahullah, et il a perdu donc euh, tout au parti de ses livres. Et à partir de ce moment-là, euh, il a commencé à se mélanger dans ses narrations. Car comme vous le savez, les rapporteurs de hadith, il en est parmi eux qui rapportaient donc de mémoire. Et il y en avait donc, il y, avait, il y en avait d'autres, excusez-moi, qui rapportaient à partir de leurs livres. Et les meilleurs d'entre eux, ou plutôt les narrations les plus fiables de ces rapporteurs, c'était les narrations de ceux qui réunissaient ces choses, c'est-à-dire qui avaient la mémorisation et qui rapportaient de leurs livres. Et ceux qui rapportaient uniquement de leurs livres... Si jamais il arrivait quelque chose à leur livre, comme c'est le cas ici, eh bien, il y avait leur narration qui était menée à faiblir. Et c'est le cas donc de Abdullah ibn rahimahullah, qui s'est mélangé dans ces narrations suite à cela. Cependant, les spécialistes du hadith ont dit que lorsque Les trois Abdallah rapportent de Abdullah Ibn Lahiyya, alors à ce moment-là, leur narration et leur transmission et ce qu'ils rapportent sont pris en compte. Dieu fait qu'ils ont distingué ce qu'ils ont pris d'Ibn Lahiyya avant et après la perte de ses livres. Ces trois Abdullah ce sont Abdullah ibn al-Mubarak Abdullah ibn Wahb et Abdullah ibn Yazid al-Muqri ici, comme le dit donc, le l'Ibn al-Albani dans al-Irwa on trouve dans les chaînes de transmission de ce hadith que Abdullah ibn Wahb fait partie de ceux qui l'ont rapporté de Abdullah ibn al ce qui fait que ce hadith donc est authentique Donc dans ce hadith, on a vu que le prophète alayhi wa sallam a dit à Khawla bint yassar. Lorsque tu es purifié, nettoie-le, c'est-à-dire ton vêtement, et prie avec. » Elle lui a répondu « Et si ces traces ne sont pas parties ?» Et lui de dire « Sallallahu alayhi wa sallam, l'eau suffit et ces traces ne te nuisent pas. » Dans un autre hadith rapporté par al-Bukhari, d'après Asma, une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Si une d'entre nous voit le sang des monstrues, toucher son vêtement, que doit-elle faire ?» Donc ici on va trouver de manière plus détaillée ce que doit faire la femme dans ce genre de situation. En effet le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Elle le frotte à sec, puis avec de l'eau. » puis elle l'en asperge, puis elle prie avec. Donc, dans le premier temps, donc elle va frotter euh, ce sang qui, sera, qui aura certainement séché. Donc, elle va le frotter à sec. Puis, elle va le frotter avec de l'eau et le gratter. Puis, elle va l'asperger avec de l'eau. Et ensuite, elle peut prier avec. Ce qu'il y a à retenir, donc, ici, c'est que l'important, c'est que Cette impureté disparaisse. Suite à cela, le restant de couleur ou le restant euh, d'odeur ne sera pas nuisible. Et c'est ainsi donc que se termine euh, ce sous-chapitre très important. Et il y a deux points à aborder qui sont liés par lesquels on va terminer donc euh, l'étude de ce sous-chapitre. Le premier donc, de ces deux points, c'est le fait qu'il convient de s'empresser, d'ôter les impuretés qui sont menées à toucher donc, le corps, le vêtement, ou le lieu où nous sommes menés à prier. Et c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, c'était là l'habitude du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu dans le hadith rapporté par Anas qui a mentionné le fait qu'il y a un bédouin qui a, qui a uriné dans un coin de la mosquée. Donc par la suite, nous avons vu que le prophète sallallahu a ordonné que soit amené, que soit apporté un seau d'eau et qu'il soit versé sur cette urine. Également, ça permet de se débarrasser de ce qui est impur. Et également, il est envisageable que la personne oublie complètement le fait que telle chose ait été touchée par une impureté ou qu'elle oublie l'endroit qui a été touché par cette impureté. Alors que si elle s'empresse d'ôter la souillure, elle ne rencontrera pas ce problème. Le second point à mentionner ici, c'est qu'il n'est pas une condition concernant le fait d'ôter la souillure d'avoir une intention particulière, étant donné que cela fait partie de ce qu'il nous est demandé de délaisser. Et l'auteur a dit dans son livre Al-Qawa'id al-Fiqhiyya un commentaire de sa parole à laquelle donc il a évoqué le sujet de l'intention. Il a dit donc à la fin de son commentaire de ce passage-là Il a dit, il y a là un point qu'il convient d'assimiler. Qui consiste à dire que le serviteur il lui est demandé deux types de choses. Il lui est demandé de faire, d'accomplir certaines choses et il lui est demandé « D'en délaisser certains aux autres. Quant à ce qui lui est demandé d'accomplir, alors il est impératif de le faire avec une intention particulière. Cette intention est d'ailleurs une condition de sa validité. » Et dans le fait qu'il obtienne la récompense de ce qu'il aura accompli, comme c'est le cas par exemple pour la prière et autres. Quant à ce qu'il est demandé de délaisser, comme le fait doter les impuretés des vêtements, du corps ou d'une portion de terre, mais également... Le fait de restituer l'argent à quelqu'un qui nous en aura prêté. Alors là, le simple fait de se, dé de se décharger de cela n'est pas conditionné par une intention. Et c'est ainsi donc que la personne se décharge de ce genre de choses là même si elle n'a pas formulé elle-même d'intention particulière. Quand on fait d'obtenir la récompense de cela, alors il faudra impérativement se présenter avec l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cela. Wallahu a'lam et Allah Et plus avant. Donc concernant ce qu'il est demandé de délaisser, comme le fait d'ôter la souillure, ou comme le fait de restituer l'argent à une personne qui nous en aurait prêté, la personne pour qu'elle se décharge de cela n'est pas une condition qu'elle ait une intention particulière. Par contre, si elle veut obtenir la récompense de son délaissement, qui lui est demandé... Il faudra impérativement euh, qu'elle ait l'intention de se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi donc que se termine ce sous-chapitre-là et on continuera. Je dis, isha Allah ta'ala, avec le chapitre relatif à la description des ablutions. « Wallahu a'alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in »